Agurentzuleak eta ongi eturi, kanpoko mintzaldien, saio huntarat gure gaurko kanpoko mintzaldia izanen da joan den larumatean grabatu duguna itxasun sanoki gelan bildu baitira, iparesko aleriko hainbat hautexi eta horietan auzapes frango. Zergatikote, haute txen kontseilua gomitatu zituen hausapezak informazioen banatzeko, horrainitz uh, urtez eta hilabetez aibatu izan baita instituzio berezi bat zat eta berezikiago, azken demora hauetan elkargo bakar baten egitia, hori buruz informazioak eman nahi ziren. Erramezala, sala hori zen, kasik ehun bat hausapez bildu baitira eta horien onduan beste kontseilari zonbait ere baziren, eta seieki presentatuak izan dira, Ipargaldeko elkargoari buruz alde batetik, akedi kabineteak egin dituen lanak, lanaako gautetzen kontsiluko lantaldeek galdeginik, eta prefetak berak eta horien xerbitsuek ere eman dituzten xetasunak proiektuari begira bai konpetentzenaldetik, gobernantziaren aldetik gobernantzia er baitu. Egitura begiaren kudeatzeko nolako asamladak sutik ezariak izanen ute diren eta fiskalitateari buruz nola ez. Bilkura interesgarria iduriz, ez gu ez ginen gomit, kanpoan ginen, baina autetxe kerran daugutenez, informazio hainitzen bana izan baita hor eta lehen debatea ere abiatu baita autetxean artian. Debate ideki bat eta bukatzeko akadibulegoko behar jaunak azken xeetasunak edo azken bilduma bat egiten zuen. En dessous des sagons. Quelques mots de, de synthèse. Un, vous allez avoir euh, dans vos documents à la fois l'étude faite par les services de l'État et les l'exercice que nous avions produit. Vous allez voir, je pense que vous l'avez compris... C'est globalement convergent. C'est globalement convergent, et ça veut dire que, d'un point de vue de l'expertise technique, on arrive à peu près aux mêmes hypothèses et aux mêmes résultats. Il n'y a qu'un point de discussion entre nous, et c'est ce point n'est pas fondamental, c'est un point de choix politique, et c'est un point de choix que vous aurez à faire ensuite, pas, pas aujourd'hui, qui est la, le débat communauté d'agglomération, communauté européenne. Il est clair que, euh, le préfet l'a rappelé tout à l'heure, les deux sont faisables. Simplement, c'est qu'est-ce que vous, vous choisissez On a proposé, nous, comme Communauté Urbaine, pour deux raisons. Un, parce que ça nous semblait répondre plus directement à l'objectif que vous vous avez fixé, que, vous, que plusieurs d'entre vous ont rappelé, c'est-à-dire poser dans la grande région. Et deuxièmement, parce qu'il nous semblait qu'en terme de compétences, ça ré répondait plus directement à ce qui avait été indiqué dans le, les travaux sur la collectivité spécifique. La question de la varie, par exemple. cest que vous faites pas la voirie vis-à-vis -vis des communes, c'est la voirie départementale, c'est-à-dire qu'en réalité, la commune de urbaine, elle a la compétence, je veux dire, transversale, de faire appel aux compétences du département et de la région, de les appeler. Voilà. Donc, ce débat-là, c'est pour après. Simplement, euh, je vois ce que vous disiez tout à l'heure, Michel Benag, rappelez-vous euh, la commande initiale et la façon dont ça avait été posée par monsieur le Préfet il y a un an, qui opposait Vous l'avez dit les uns et les autres, le scénario intégré et le scénario fédéral. Moi il me semble ce qu'on avait aujourd'hui, ce qui a été présenté, c'est que finalement le débat n'est pas là, il est ailleurs. il est pourquoi il n'est pas là parce que Dans les deux dans, En tout cas, dans le cas qu'on a étudié là, on est parti d'un scénario intégré. Et vous voyez bien que ce qu'on propose, c'est une combinaison entre un mode de fédération à l'échelle des territoires et un mode d'intégration au niveau du Pays basque. Et en effet, du coup, la question s'il y a une alternative, c'est une alternative dans une autre combinaison entre des modes de fédération qui seraient plutôt au niveau du Pays basque et des modes d'intégration qui seraient plutôt au niveau intermédiaire. Ça veut dire que de toute façon, vous allez vous coltiner Un, un scénario de changement qui va être un scénario qui va combiner intégration et fédération. Et ça veut dire, et je terminerai là-dessus, que les deux critiques que vous avez portées, et qui sont, je le dis en point de vue extérieur, qui sont justifiées, vous avez raison, c'est-à-dire que ça prête le flanc à la question euh, difficile des équilibres et déséquilibres géopolitique, pour dire comme ça, c'est entre territoire et population, et deuxièmement, ça prête le flanc à la défilme à une forme de complexité fonctionnelle. Bon. Mais sauf que ces deux questions-là, eh ben vous allez les trouver dans les deux modes de combinaison entre intégration et fédération. cest que si euh, vous privilégiez un mode de d'abord d'intégration au niveau des territoires, ben, ça veut dire que vous aurez sans doute une représentation plus équilibrée, mais que du coup le déséquilibre il sera à l'échelle du pays. Assez. Et deuxièmement si vous choisissez toujours ce modèle- là, hein, le modèle plutôt fédéré, euh, plutôt intégré au niveau des territoires, plutôt fédéré au niveau du pays basse, ça veut dire qu'en termes de compétences, de politique publiques, ça va être là aussi très compliqué fonctionnellement, parce que vous aurez des compétences beaucoup plus ramassées au niveau des blocs territoriaux et que du coup qu'estce que la question que vous avez ce qui fait consensus entre vous, c'est à faire exister le Pays bas autrement qu'identitaire, mais en termes de conduite de politique publique, et ben ça va être compliqué aussi, ça va être compliqué fonctionnellement. Voilà, donc c'est il me semble qu'il faut sortir un déclivage un peu comme ça, le modèle intégré, le modèle fédéré, mais ce qu'on effectivement, et c'est la suite de, de la démarche, comment vous allez combiner les, les difficultés, les avantages et les inconvénients de finalement un scénario de sortie, quel qu'il soit, qui sera un modèle à la fois intégré et fédéré Eta horai pasatuko gira, pritzan nagusi luze horren ondutik eskainia izan den, prentsa horrekora tormintzatu baitira, xeiki, Jean René Txegarrai, haute txen kontseiluko presidenta, baita ere, haren ondoan zen, Pierre-Andre Durant, prefeta. Azten gira Jean René Txegarraiekin. Un asambe general du Conseil des Elus dont on avait considéré les uns et les autres qu'il fallait qu'elles s'inscrivent dans l'efficacité, euh, dans l'efficacité, et, euh, Car nous sommes dans un calendrier que la loi nôtre nous a fixé, Euh, aussi bien euh, vous le savez comme nous, au 1er janvier 2017, euh, il y aura une nouvelle carte de l'intercommunalité dans ce pays et que' nôtre a euh, conféré aux au représentants de l'État, à monsieur le préfet, pour ce qui nous concerne des péles atlantiques, euh, la responsabilité de euh, fixer une nouvelle carte de l'intercommunalité. Euh, si la loi le fait, si la le dit, c'est que tout simplement euh, euh, l'organisation euh, territoriale de ce euh, pays devait être revisité, que notre pays a, à la différence des autres pays européens, euh, une organisation administrative qui reste encore très ancienne, avec un nombre de communes qui est extrêmement important, à la différence des autres pays euh, européens. Ce qui amène... bon le législateur a considéré euh, qu'il fallait revoir cette carte intercommunalité. n'est pas une question de droite ou de gauche d'ailleurs parce qu'en 2010 déjà monsieur le préfet euh, il a été question d'une carte de l'intercommunalité, il a les questions à nouveau avec la loi autre mais c'est la préoccupation de tous les gouvernements de quelque euh, sensibilité qu'elle soit. Donc on a été aujourd'hui amené dans le cadre de ce conseil des élus à s'interroger parce que monsieur le préfet nous a euh, indiqué qu'à la commission départementale de coopération intercommunale qui va se tenir le 29 dans trois jours euh, il allait euh, proposer une intercommunalité unique pour le Pays Basque. Nous avons considéré au Conseil des élus qu'il était indispensable que tous les maires soient invités à participer à la réunion de ce matin. Nous étions euh, aux alentours, pour ce qui concerne les maires à propos proprement parler, entre 90 et 100 maires euh, étaient là tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il y a 158 euh, communes au Pays Basque, donc une proportion extrêmement importante. Et lorsque les maires n'étaient pas présents, c'était des adjoints qui étaient présents, euh, ou euh, en tout cas des conseillers municipaux. Donc on a eu une, une grande participation. Nous avons euh, tenté, non pas de répondre à la question de monsieur le Préfet, mais simplement de prendre acte de ce questionnement et de dire, mettons-nous en situation, au Conseil des élus, mettons-nous en situation de pouvoir répondre dans les délais qui nous sont impartis, M. le Préfet dira tout à l'heure quel est le calendrier qui est assez court, fixé par la loi, et euh, donc dans quelles co conditions nous pouvions nous mettre, nous en situation, de répondre euh, à cette question. Cette question qui a l'air simple, mais dont les éléments problématiques ne le sont pas. Car aussi bien cette loi cette question sur l'intercommunalité unique nous renvoie à la question des compétences, quelles compétences Nous renvoie à la question de la gouvernance, euh, c'est-à-dire comment les choses peuvent s'organiser dans cette nouvelle intercommunalité unique, sachant que le Code général des collectivités territoriales n'a pas été fondamentalement, il a été un petit peu quand même, en 2014, modifié, il n'a pas été fondamentalement modifié dans le cadre de la loi NOTRe, ce qui nous oblige bien sûr à réfléchir sur les modes de gouvernance, puisque la loi ne répond pas forcément à toutes les préoccupations qui sont celles des élus euh, du Pays Basque. Et puis il y a des questions euh, fondamentales de fiscalité des de finances Que monsieur le préfet a évoqué tout à l'heure sachant que nous aurons la chance dans ce territoire monsieur le préfet l'a indiqué tout à l'heure mais moi je le dis comme président du conseil des élus la chance d'être un territoire où on aura euh, le maximum d'informations alors même que la loi vienne à peine d'être votée on a anticipé sur le vote de la loi c'est vrai qu'il ya la loi a mis un an à dans euh, la procédure parlementaire euh, pour euh, pour être votée. Mais on avait quand même dans l'idée que de toute façon, elle serait votée. Euh, C'était dans le sens de l'histoire. Et euh, donc, on s'est mis en situation, nous, Conseil des élus, de réfléchir à ce que pouvait être une intercommunalité unique. Et nous avons confié à un expert, il était à ma droite tout à l'heure, vous l'avez pris en photo, il s'agit de monsieur Béhar, B-E-H-A-R, qui est un consultant... Euh, De, de notoriété nationale qui travaille beaucoup sur la fusion des des intercommunalités et d'une manière générale sur l'aménagement du territoire professeur également à sciences politiques à Paris et qui euh, nous a euh, résumé ce qui a été son rapport qui nous a euh, donc livré il y a à peine quelques jours le rapport donc Acadis est le nom de son cabinet ACADI et ce rapport là tous les élus l'ont maintenant Mais à cette, euh, cette strate d'information qui est extrêmement importante s'ajoute le regard de l'État, de la préfecture. Monsieur le préfet nous a tout à l'heure dit que nous aurions trois études, il va s'en expliquer tout à l'heure, qui seront à notre disposition sous peu, et il nous en a présenté tout à l'heure euh, au travers de slides avec lesquels nos collègues sont partis, euh, ils nous en ont présenté la quintessence. Et donc, euh, euh, moi, j'estime, comme président du Conseil des élus, que ma responsabilité à ce stade, c'est d'assurer une forme de pédagogie dans la présentation d'une réforme qui est complexe, indiscutablement. Mais les questions n'étaient pas que juridiques, elles sont aussi politiques. C'est euh, comment le Pays basque peut peser de dans les grandes régions. On sait que notre région aura une superficie euh, équivalente ou même supérieure à celle de l'Autriche autres pays européens et donc il nous apparaissait euh, au regard de cette question d'échelle euh, de se poser des questions fondamentales qui sont des questions de géopolitique comment peut-on imaginer de peser effectivement demain dans la grande euh, région. Évidemment qu'il y a des formules institutionnelles de divers ordres, nous les avons évoquées c'est ce, sur ces euh, euh, formes institutionnelles que les groupes de travail qu'on vient de mettre en place vont se réunir Il y en aura au total euh, sept groupes de travail qui vont se réunir sur les domaines les plus divers et des compétences et de la gouvernance et de la fiscalité. Et donc toutes ces questions seront abordées parce que au, au moment où vous parlons, rien n'a été retenu définitivement de la part du Conseil des élus. Monsieur le Préfet est venu nous dire ce qu'il allait proposer à la CDC du 29, dont acte. Maintenant, nous, nous avons considéré qu'il fallait travailler sur cette proposition au plus vite, c'est ce à quoi nous nous employons. à partir de maintenant, on travaille bien sûr sur l'étude de cette hypothèse, sans exclure les autres formes alternatives, puisqu'il existe des formes alternatives qui ne sont pas euh, des formes d'intégration mais des formes fédératives, mais lesquelles de toute façon posent, Dans tout le cas euh, de figure, la question du regroupement des intercommunalités, car monsieur le Préfet nous a dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive il n'existerait pas dix intercommunalités après la réforme. Euh, il propose qu'il y en ait une, et si ce n'était pas la solution qui était définitivement acceptée, souverainement souverainement par les conseils municipaux, parce que, comme vous le savez, c'est les conseils municipaux qui doivent, in trancher dans une majorité qui, d'ailleurs, est clairement exprimée dans la loi, qui est 50% des communes représentant 50% de la population. Donc, in fine, les conseils municipaux trancheront. Bien évidemment, ce qui est, pour ce qui nous concerne, nécessaire, c'est que Euh, les conseillers municipaux auxquels on s'adresse désormais, dans les réunions que je vais faire, parce que je vais aller dans toutes les intercommunalités rencontrer tous les maires avec les conseillers municipaux et les conseils communautaires. J'ai donc 10 réunions, puisqu'il y a 10 intercommunalités dans le courant du mois d'octobre. De sorte que lorsque monsieur le Préfet va... Euh, réunir à nouveau euh, la commission départementale de coopération intercommunale nous puissions être en situation de dire mais euh, quelle est la position de notre intercommunalité sachant qu' il le dira la décision finale euh, concernant euh, le pc unique euh, sera prise non pas en octobre novembre prochain même s si il y a une interrogation une forme de consultation qui sera faite en octobre la décision infiée se prendra dans le courant du prétens c'est ce qui nous indiquera nous nous préparons à ces sés Nous voulons nous conseiller des élus mettre tous les éléments d'information à la disposition de nos collègues de sorte que le moment venu, la décision quelle qu'elle soit des conseils municipaux, je dis bien quelle qu'elle soit, eh bien soit une décision éclairée. Quelques points sur les objectifs, sur la procédure et puis sur les pistes de travail qui sont euh, proposées. Sur les objectifs, monsieur le Président du Conseil des élus les a très bien rappelé il y a euh, la prise en compte, euh, euh, enfin en termes de grands enjeux, euh, de la nouvelle carte des régions qui fait que euh, si on veut que le Pays basque euh, ait une certaine visibilité, il faut euh, tenir compte euh, de cette donnée-là. Il y a la loi NOTRe elle-même qui nous demande de rationaliser le nombre d'intercommunalité, mais aussi, on l'oublie souvent, euh, le nombre de syndicats. On nous demande de supprimer massivement des syndicats intercommunaux. Hein. Il y a toujours les, les, les intercommunalités à fiscalité propre, mais il y a aussi les syndicats intercommunaux bon, euh, qui exercent certaines compétences. Et puis, euh, enfin, il y a euh, le fait que nous sommes sur un territoire à forte identité de la République et que, il y a, je crois, pour ce territoire, euh, une, vraiment une belle opportunité qui se présente où on peut croiser à la fois euh, rationalisation administrative, euh, mise à niveau du territoire, et puis euh, meilleure formalisation, euh, meilleure prise en compte de cette identité. Ce peut être un, un, bon, un beau compromis euh, apaisant qui rassemble euh, ce Pays basque qui a euh, des sensibilités très différentes. Hein et euh, sur la base d'un outil, euh, outil républicain. Sur le calendrier, il faut effectivement euh, bien avoir à l'esprit, monsieur le Président l'a rappelé, euh, euh, quel est le calendrier. Euh, il y a en gros euh, six mois euh, de, de procédures qui se décomposent en trois étapes. Une première étape euh, qui démarre mardi où je présente devant la CDCI, la Commission départementale de coopération intercommunale, qui rassemble 47 élus du département, Euh, je présente le projet de carte départementale avec ce choix pour le Pays Basque de proposer un périmètre unique. Bon, pour le Béarn, il y aura une huitaine environ de euh, découpage, mais je rappelle que en Béarn, il y a beaucoup plus de communes. 158 communes en Pays Basque avec 10 intercommunalités, 389 communes en Béarn avec 19 intercommunalités. Donc, euh, En tout état de cause, euh, les réponses ne peuvent pas être euh, identiques, outre le fait que les territoires euh, sont, sont différents. Donc je vais présenter cette carte, et dans la foulée, le, le lendemain même, je vais euh, l'envoyer à tous les conseils municipaux du département, et donc aux 158 conseils municipaux basques, qui auront deux mois pour donner un premier avis. C'est à ce stade euh, un simple ressenti sur ce qui est proposé qui n'engage pas la commune. Donc le vote peut être favorable, peut être défavorable, euh, la commune n'est pas liée par ce vote. S'ouvrira ensuite une période deuxième étape de trois mois, en gros décembre à février inclus, où la CDCI va travailler sur les différents périmètres et peut éventuellement proposer de les retaililler euh, à la majorité des deux tiers bon. pour le pays basque euh, j'envisage de ne soumettre à la cdci le projet que à la fin des trois mois c'est à dire aux alentours du mois de février bon. et nous aurons ensuite une troisième étape euh, en gros sur les mois de, de une troisième étape de 75 jours qui ira en gros des mois de mars à mai bon où là, je vais saisir une deuxième fois les conseils municipaux, mais là, euh, euh, l'avis qui leur sera demandé est un avis décisionnel pour réunir cette règle de double majorité, la moitié des conseils municipaux représentant la moitié de la population. Si cette majorité est réunie, je peux prendre l'arrêté de création avec effet au 1er janvier 2017. Si cette majorité n'est pas réunie, j'ai deux euh, outils disponibles la procédure dite de « passer outre » ou euh, euh, une, une attitude consistant à reprendre le projet. Compte tenu euh, de l'identité forte du Pays Basque, euh, du caractère ambitieux de cette, euh, de cette démarche, puisque ça concerne une dizaine euh, d'intercommunalités, euh, j'ai pris l'engagement dès le départ, et ce depuis plusieurs mois, Euh, de ne pas activer euh, de ne pas activer euh, le passé outre ce qui contribue à vraiment pacifier les débats ce qui va permettre aux conseils municipaux euh, de euh, traiter ce sujet sans aucune euh, euh, contrainte d'aucune sorte enfin, sans sentiment si vous voulez d'être pressé etc. donc ça, ça va permettre euh, un choix euh, euh, un choix très éclairé. Mais pour cela, et c'était le troisième point de mon propos, il fallait une méthode de travail euh, claire. Et moi, je, je tiens à saluer euh, l'implication du Conseil des, des élus et de son président, euh, qui, euh, d'une part, a eu recours à une équipe de juristes et un cabinet, le cabinet à caddie euh, que dirige M. Béart, euh, mais euh, qui, d'autre part, a bien voulu accepter la contribution de l'État, c'est-à-dire que l'État a fait ses propres études en parallèle euh, qui seront mises en ligne la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, les élus disposeront euh, de toute cette documentation portant sur les compétences, portant sur la gouvernance et portant sur les finances et la fiscalité. Sur les compétences et sur la fiscalité, il n'y a pas de difficulté particulière puisque, quelle que soit la taille de l'intercommunalité, il y a des règles assez mécaniques d'attribution des compétences ou euh, de d'harmonisation des taux de fiscalité. Et euh, encore, ces, ces taux ne s'harmonisent qu'au 1er janvier 2017, puisqu'ensuite, ce sont les élus qui librement repositionnent -re leur, leur, leur fiscalité. Sur la gouvernance, le travail est un petit peu plus exigeant, euh, mais il y a des pistes techniques euh, avec plusieurs formules. Il n'y a pas qu'une seule formule, mais plusieurs formules qui pourront être utilisés. Et c'est tout cela qui a été présenté au Conseil des élus et aux élus présents, présents ce matin. Donc le fait d'avoir partagé... je Vraiment, je salue l'initiative du Conseil des élus, c'est-à-dire d'avoir réuni, avant même que ne commence la procédure, euh, la plupart des maires du Pays basque pour leur faire partager Les enjeux et les objectifs. Hein. Bien voir qu'on est maintenant dans une région de la taille de l'Autriche, etc. Bien comprendre qu'en France comme en Europe, on va vers des intercommunalités plus importantes. Donc faire partager aux élus euh, ces objectifs. Euh, bien indiquer aux élus, bien rappeler aux élus quel est le calendrier. Euh, et, et enfin euh, donner aux élus ces éclairages techniques sur compétences, gouvernance, fiscalité, va leur permettre, va permettre au Conseil des maintenant de conduire un travail d'approfondissement. Donc un travail d'approfondissement. L'État reste à disposition s'il le faut. Euh, ce qui fait que le Pays basque euh, se trouve euh, à un niveau d'information et, et de documentation beaucoup plus élevé que euh, n'importe lequel des territoires ou des intercommunalités françaises, euh, va pouvoir affiner son projet Et, euh, et, et opérer son choix de manière transparente euh, et assumée. Et je dirais que, dans tous les cas, son choix sera le bon, puisqu'il sera légitime. Je rappelle que c'est quand même la première fois sur ce sur ce débat euh, que, euh, vraiment, on porte le sujet au cœur des conseils municipaux et que, parce que la procédure le prévoit, euh, euh, on leur permet de, de dire euh, très, très tranquillement et très clairement où il souhaite positionner le curseur en termes de gouvernance de ce territoire. Prenshaurekoan eginten, aurkespen orteik landa, galderazon baitere gindit uste horbilduak ziren kasetariek eta bereziki prefetari lehenik komunote d'agglomération. Edo, agglomération elkargo bat duela prefetak haintzinatzen, akadibulegoak bere aldetik, irri elkargoa ikusten duelarik, sergatik ote galdegina izantzako, beraz prefetari. Réponse, je presente, je rep... parce que comme je suis obligé de présenter aux élus, Un projet. Je rappelle que c'est un projet. c'est pas un produit fini. Euh, c'est au contraire. Je viens de vous expliquer les trois étapes. On, on démarre un processus de six mois. Je présente un projet de carte, d'une part, et de statut de communauté d'agglomération. Pourquoi de communauté d'agglomération Sachant que on a un, une unité de vue entre le cabinet Béart et l'État. C'est-à-dire qu'on considère tous les deux que la communauté urbaine comme la communauté d'agglomération sont praticables. Donc il n'y a pas de, de divergence de la part de l'État ou, ou de refus de mettre en place une communauté urbaine. Pas du tout. Bon. Simplement, il se trouve que y a, dans une communauté d'agglomération, en tout cas pour débuter, il y a un certain nombre d'aménagements qui sont euh, offerts qui n'existent pas dans la communauté urbaine et qui euh, nous paraissent de nature à rassurer un certain nombre d'élus ou à répondre à des interrogations techniques qu'ont un certain nombre d'élus. Je voudrais vous donner quelques exemples. Les plans locaux d'urbanisme. Dans une communauté euh, urbaine, on est obligé de faire un plan local d'urbanisme unique pour 158 communes. Il peut y avoir des schémas de secteur, mais voilà, c'est ce que fait Nice. Euh, avec sa métropole qui va jusqu'au Mercantour, euh, jusque dans les Alpes avec des communes rurales, hein, le cabinet maire nous le rappelait. Bon, ils mettent euh, 4 à 5 ans pour faire leurs documents d'urbanisme. Et beaucoup de maires souhaitent conserver cette euh, cette euh, compétence technique. L'urbanisme serait bien communautaire, le SCOT, les grands enjeux stratégiques. Mais le, le, le, le document communal pourrait rester communal. Un autre exemple, on avait des interrogations sur la voirie. bon Dans une communauté agglomération, on peut avoir une voirie communautaire, d'intérêt communautaire, et des voiries communales. Alors que dans une communauté urbaine, tout est communautaire. C'est le moindre chemin. Euh, bon. Donc euh, c'est vrai que la proposition euh, euh, que qu'a qu fait l'État, c'est de prendre euh, cette, euh, de, de mettre sur la table cette proposition intermédiaire, Euh, pensant que c'était un moyen de rassurer et de faire adhérer le plus grand nombre euh, d'élus à cette formule, parce que je persiste à penser qu'il y a une belle opportunité historique et un beau compromis entre les différentes sensibilités de ce territoire. Hein. Euh, euh, voilà Donc d'essayer d'optimiser de, de, de, de, finalement l'échange, ce qui n'interdit pas. Euh, euh, au 1er janvier 2018 aux élus de basculer sur le statut de communauté urbaine, voire même en cours de procédure de basculer sur la communauté urbaine. Donc voyez c'est pas là les choses sont vraiment bien claires. Il faut bien interpréter ce choix comme un choix de facilitation et pas du tout comme une réserve quelconque. Hein. Ah oui, c'est un tout, c'est-à-dire on leur demande, c'est un avis simple, donc encore une fois c'est pas décisionnel. On leur dit voilà, euh, le voilà le schéma pour le Pays basque, c'est une cartographie unique avec euh, un statut de communauté d'agglomération. Êtes-vous favorable ou défavorable Le silence valant accord hein, de par la loi. Voilà. Bon, mais c'est un avis simple. Hein. Encore une fois, ce qui va être important, c'est ce qui va se passer au printemps, quand on va saisir pour la deuxième fois les conseils municipaux, et où là, leur avis sera décisionnel. Voilà. Et il peut être différent de leur premier avis. Vous voyez, ils peuvent avoir voté contre, puis voter pour, ou l'inverse. voilà Mais au deuxième, au deuxième stade, hein, au printemps, Là, leur avis est décisionnel, au sens où il est comptabilisé dans le calcul de la double majorité dont je vous parlais. Et ta question errant d'un second, Bessala, Bilkura, Askilousia, Isanbaïta, Aortitsien, Gu, Ezginen, Kasetariak, Gomit, Ochtarat, Veïnan, Galdegindiogo, Funchean, Prefetari, Ea, Sergirotan, Irakanden, Bilkura, Hori — Très bonne ambiance, très constructive. Enfin moi, je m'autorise à le dire en étant extérieur au Conseil des élus, par définition. Euh, J'ai trouvé que d'abord, c'était très structuré. Enfin le président a mené ça très clairement, avec euh, des points introductifs sur les enjeux. Puis ensuite, on a balayé les sujets de compétence, de gouvernance, de finances et de fiscalité, avec des temps de débat, euh, hein, des, des élus posant des questions... Euh, voilà un petit des petits éléments documentaires qui leur ont été remis à la sortie Enfin, j'ai trouvé moi la, la réunion très très fructueuse et constructive et puis tout le monde a pu s'exprimer voilà enfin, moi j'ai trouvé l'ambiance ce matin je m'autorise à le dire vraiment constructive et intéressée, mais avec un certain nombre d'interrogations on a fait tomber ce matin plusieurs de ces interrogations Le fait, par exemple, d'utiliser le statut de communauté d'agglomération fait tomber les sujets de voirie, d'urbanie, enfin sur certaines, euh, donne des solutions. Le fait de prendre ce statut donne aussi plus de temps euh, pour, euh, euh, par exemple, l'intérêt communautaire, qui est une, une définition qui, qui doit être euh, opérée par euh, les, les intercôts, ils ont deux ans pour le faire. Euh, Ils sont bien créés au 1er janvier 2017, ça c'est clair. Mais il sur certains sujets, vous avez des petits délais qui leur sont mis et donc ça fait tomber la critique. Ça va trop vite. Vous voyez donc euh, moi, j'ai trouvé plutôt hein, des, des, des élus à l'écoute, euh, euh, constructifs, euh, se posant des questions euh, légitimes hein, pour pour certaines. Mais je pense qu'on a essayé d'apporter euh, un, un maximum de réponses. Après... Après, c'est le travail technique qu'évoquait monsieur le, le, le Président. Là, c'est une première réaction. C'est dans les mois qui viennent que, euh, par le travail technique, les, les, les avis se basculeront d'un côté ou de l'autre. Mais je le redis, le Pays-Bas ne resterait pas tel quel. On n'aura pas, de toute façon, dix intercôpes. Donc, est-ce que le choix majoritaire est fait d'avoir cet ensemble unique, quitte à avoir des aménagements aux échelons intermédiaires, on l'a évoqué, ou est-ce que euh, les élus préfèrent un Pays basque morcelé, euh, qui serait moins morcelé qu'Addis, mais qui serait néanmoins morcelé. Voilà, les, les données du débat sont celles-là. Pour le prochain, aujourd'hui, je vous ai dit que vous avez dit que vous la CCI est, est, est départementale c'est pas un vote, c'est à dire la CDCI n'approuve pas si vous voulez le schéma elle peut le modifier c'est à dire elle peut déposer un amendement dire par exemple on propose de découper le Pays basque en trois par exemple euh, donc un élu qui soit bascou Bernnais euh, peut euh, déposer un amendement en réunion faisant cette proposition. Et pour qu'il soit valable, il faut que les deux tiers, ce qui fait quand même une majorité élevée des deux tiers des membres de la CDCI, le vote Et pas des deux tiers présents, les deux, votes, des deux tiers des effectifs. Bon. Donc le, le, des, je crois pas trop à des modifications en CDCI. Ça peut arriver. Mais euh, je, je suis pas certain que le sujet soit là. Je pense que le vrai sujet, c'est euh, effectivement qu'est-ce que les élus de ce territoire veulent exactement pour en termes d'organisation et que on a euh, au moment où, de l'histoire où on se trouve on a une opportunité euh, moi que je trouve très intéressante y compris dans un esprit de de, de compromis et de synthèse voilà je dis bien que euh, on a ouvert notre euh, oui, oui, aujourd'hui c'est une ouverture voilà c'est pas un point d'arrivée voilà et le groupe de, tra de travail vont se réunir nous avons un groupe fiscalité un groupe compétences euh, qui va lui-même se scinder en six groupes parce qu'on va prendre les six domaines de compétences qui sont concernés par les intercommunalités et on fera un groupe également euh, gouvernance. C'est un ce groupe qui aura à se poser la question de savoir comment on peut imaginer euh, à travailler euh, à 158 communes euh, à l'échelle du Pays-Basque. Ils sont en cours de composition et bien sûr les, les communes, L'ekomitza libre, efektivment, d'envoye euh, les personnes qu'elles souhaiten dans ce groupe. Le groupe, c'est absolument ouvert, on va pas avoir une représentatilité en fonction du territoire. Ce qui est nécessaire, c'est que tout le territoire soit représenté dans chacun du groupe. C'est ça l'objectif. Azken galdera bat, egin aizan dena, sekulan proxessoren puntan duden maillatz ekainean, errikoaitsegi ginek ezetzer jaite dute proiektuari zer gertatuko den horra prefetak eman daukun erantzuna. Vous voulez dire au terme des six mois Alors, écoutez moi, je m'inscris pas dans cette ligne-là aujourd'hui. Là, aujourd il euh, y a une démarche qui est engagée. Euh, si vous voulez, ce qui est certain, euh, pour répondre à votre question, euh, c'est que je n'activerai pas le passé août parce que l'enjeu est important, ça porte sur un vaste territoire, donc c'est légitime de, de, de, de respecter le vote des élus basques. Et j'ajoute que ça leur permet vraiment de se positionner de manière, pour le coup, tôt, enfin, en pleine responsabilité. Bon. Euh, donc ça, c'est le premier engagement que j'ai pris. Et le deuxième engagement que j'ai pris, c'est que par contre, le Pays-Bas ne restera pas tel quel. Donc il y aura pas euh, euh, 10, 9, 8, 7, 6 interco. Euh, voilà. Et donc du coup, euh, si on était sur cette option-là... Euh, — Voilà. Enfin, ça repose la question de l'intercommunalité unique. Parce que s'il y avait peu d'interco, euh, faut-il avoir peu d'interco une intercommunalité unique Bon. Mais si vous voyez, je ne me positionne pas à ce stade du calendrier sur ce schéma-là. Euh, comme l'a très bien dit le président, on est au début d'un processus de travail qui démarre. On apportait ce matin de l'information. L'objet de la réunion, c'était de donner de l'information, de la documentation qui va être mis en ligne en milieu de semaine prochaine. Voilà, donc euh, c'était éclairer les élus. Après, va démarrer et réflexion, et groupe de travail d'approfondissement, et puis dans les mois qui viennent, ben, les, les avis se cristalliseront, se forgeront dans les conseils municipaux. d'abord il faut le dire très précisément et très clairement nous sommes favorables à la création d'un outil institutionnel qui permettent de une gouvernance à l'échelle du pays basque c'est un vœu de tous les maires et il ne se discute pas après donc on parle effectivement de méthode et sur la méthode et sur le calendrier là effectivement nous sommes, nous avons beaucoup de craintes Et donc nous les exprimons, nous essayons de faire entendre notre voix dans un ensemble qui, qui, qui voilà qui nous écoute, mmh. on peut le dire. Alors, le calendrier est fixé euh, par la loi NOTRe, ça on, on pourra pas passer outre Alors le calendrier est effectivement fixé par la par la loi NOTRe. On peut au demeurant peut-être proposer des solutions alternatives, des solutions qui nous permettent dans le temps d'arriver aux résultats voulus. Nous ça nous paraît erratique et aléatoire de vouloir fusionner 158 communes à partir de, du 1er janvier 2017, c'est-à-dire sur une année. La gouvernance, avec 232 conseillers communautaires, un bureau de 60 membres, donc euh, ça veut dire que le conseil communautaire, c'est l'assemblée plénière, il y a le bureau, c'est-à-dire l'organe exécutif, c'est 60 personnes, ça veut dire qu'il y a au moins 100 maires du Pays Basque qui ne seront pas dans l'exécutif, c'est-à-dire qu'ils auront délégué les plus grosses compétences, leurs plus grosses responsabilités à un établissement dans lequel ils seront représenté que par un siège au conseil communautaire, mais pas dans l'organe qui vraiment fait avancer la machine. Moi personnellement, en tant que maire de Bidard, je vous le dis, c'est un système qui ne me plaît pas et qui ne me va pas. Je ne me vois pas vis-à-vis -vis de mes administrés leur dire écoutez ça, ça se décide à l'agglo et moi j'y suis même pas. Ou quand j'y suis, c'est juste à la, à, en plénière ça ne me convient pas. Donc ça, c'est une première réponse. La gouvernance est un problème. La fiscalité en est un énorme. La fiscalité sur l'ensemble du Pays Basque est totalement hétérogène. La fiscalité beaucoup plus importante sur le territoire de l'agglomération qui assume des fonctions métropolitaines et des fonctions de centralité que sur les territoires de l'intérieur. Aujourd'hui et au 1er janvier 2017, il faudrait logiquement, si on veut qu'il y ait une égalité de traitement qui soit respectée, que toutes les fiscalités soient mises au même niveau, si on veut effectivement être sur un principe d'égalité. On nous parle d'un lissage sur 12 ans. Ça veut dire que pendant 12 ans, il y a quand même des gens qui pour les mêmes services vont payer moins cher que d'autres. Est-ce qu'on peut l'accepter Ça veut dire aussi que pendant 12 ans, de ce fait, on aura euh, un budget qui sera forcément moins important que ce qu'il est aujourd'hui puisque si on fait baisser la contribution de l'agglo pour que les autres puissent monter et qu'on puisse se rattraper un jour sans que ça soit trop trop douloureux euh, on aura des, des, des budgets en diminution nous on pense qu'on a peut-être un système transitoire à trouver ce système transitoire on l'appelle le système fédératif et j'espère que on sera entendu Le projet fédératif dont vous faites part c'est en fait un projet qui avait été étudié aussi il y a 4 ans lors de la collectivité territoriale donc le projet de collectivité territoriale et qui avait été mis de côté par la, la majorité des, des élus pourquoi alors, vous revenez il a été il a été alors il a été étudié il a été approché on va dire étudié dans le détail ne l'a pas été parce qu'effectivement il y avait des solutions plus intégrées comme la collectivité territoriale la toute la collectivité territoriale c'était ce que tout le monde voulait Si vous prenez la salle aujourd'hui c'était l'unanimité sur la collectivité territoriale. Mais l'État n'en a pas voulu. L'État propose une autre solution qui, dans le temps où il veut la mettre en œuvre, nous paraît très compliquée et très aléatoire. Nous, nous disons juste que peut-être arriverons au système qui est proposé, mais avec, nous semble-t-il, un temps, une période de d'adaptation et d'organisation qui se limite pas aux 12 mois qui arrivent, parce que fusionner 158 communes en 12 mois, ça nous paraît être un pari extrêmement risqué. Badu, haini zurte funtsian proiektu huriek aipatzen direla, horai proiektu huriek ari dira zehazten, eta dokumentuak ere plazaratuak dira, bai finanziamenduain aldetik, fiskalitatea, baita ere kompetentziak, eta gobernantziari buruz. notre le g finkatzen bali madu EPA huri martxan ezartzeko 2008-ri laren zata, eta eginak diren proposamenetan ere epeak ezartzen dira tokiko taldean gestionean ere egiteko gitxan batzuek uzkur, beste batzuek ikusten dute dena den aldaketak izanen direla. Eta momentua dela proposamen ausarten hautatzeko eta bereziki sortua den Akitania poatu sargante limuden eskualde handi hortan eskualegiari merezi duen tokia eskaintzeko. mintzatu dira ere Xberoko alozeko herriko uzapresa den Jeaneli hiriartekin hoga bere ikus moldea. Bon, lehen ikan beharrezkoa zela,zenta eh, bon magia hor... Eh, Hau texe politika, e egia lan tan de sumaitesan barne uh, lanien, uh, lanien uh, gai hotas. Baina baxen bai uh, uh, uh, uh, mehan me ichi spezien informasione, informasione men, menxi meizien, eta uste tolako eguna behar skua zela, uh, ikusteko tega mnivate selan egine gizien eta nuat biza eginean, eta ze, ze lan bat zen egiteko ba, no? Arrangura zon bai prasaratuak izan dira, eta egia da, barnek aldeko, eta erritipietako, eta autetxi frango, egiten dute, uo, egiten bali madu bakar bat, eta irikoek gituzte janen, edo e, e, eta hori ere, gai hori eipatu izan da horzina? Bai, bai, bai, izan da, bon, eta enetako suzen da, zuzen da ebai, holako, gaizena ipatzia baina, e, ez dituzte, Bon, ikusi uh, se se eskual hidu gain go eskualde herria zena hidu gain. Hoita hoita da lehenik eta gogo gaiten den bezala, eh. Uh, Le tanasu suivre, eh? Rain eta guk ze na hidu zena hidu egin eta hoita begi ikusi, uh, bon, ipatu kisandia bai uh, kompetentziaik uh, ipatu kisandia bai uh, sosiareak edo na mena du politikoki da behar hartu errabakibat, zena edu gein gu eskual herriaz. Eta hor ez da netako hatik, hatik netako behar da dueralde bakhoz bat egin, eta galtatuk izan da ere, eh, korektivitea spesifiko hua galtatuk izan nelaik, bat ehun eta lau eh, ausapez altra eta ez dut kumprenit, ennuke aiza kumprenit, eh, ehun eta lau huk, oai, eh, ese cena j'ai des roi la gunte aitzinatzea eh esparimba la eh uh, kolectibitate spesifikoa heu eta sai uh, un unico lautano 20an gaizak aldetik bai uh, finantzamenta aldetik e bai eta hori biz bad ikusi eta en ustez da hortonikotiko de moakin agia kompetencia kolectibitate espezifiko rei busa hier eta natako goiz lobianto heltogia eta orta Konkretuki hor, e, eta hau zapez izan eta zuk e, ze interes ikusten duzu kolektibitate bat izaitia. E, barne kaldearen zait, da kolektibitate bat izaitia, edo berez barne kaldekoak elgarreken izaitia. Ez, da, patuik uh, la gestion uh, integre eta la gestion uh, federe. Eh? Gena, eba edo kolektibite uniki bat yage, edo besteran eran egiten jage, sindikat edo bai. Bat uh, duk eka bizpaiu lau eman ezagun, izan zen ez izan den, ez patuik uh, kolektibite editate unik hori 18 eta nik hoia plan behoi ez diet uh, uh, uh, e koste nulla marcha izan halden senta guk emanitzagen espadiu kolektibitate coi unik hori gaitatzen izan ondik bispaioko lao kolektibitate eskalerian Eta nula bisikudia. Eh? Manen ma behiziz barneka aldi nula bisikudia. Nula bisikudia. Nula pesatu godu eskualde handien oai kamiatu gizameita. Eta nuk nuen entzunek izanen gien. Eta... De, de pova non jamen feoen risa. <laughs> e nustez prahu beha kalkarak izkuntzea, estutuk abeaz bat egiten. Eta guk galduko bon, diagio... Uh, eta guk galduko diagio... Eta guk galduko diagio... Guk badiagio bai da banche views bai uh, ekonomia views horrok ki bai tobi mai views nahitianako mena finanzas atletik estegi estegi moyenik hoyen eta iteko ere ituzitak euskal herrian osorvalimadugu eta igitu osorvalimadugu ha ta gaine informatizunak itxago eta eta eta mesela el aménagement du territoire intelligent iteko ha eta tustebestelan nulla nulla egiten halden espadugu hau egiten eta izanendu eta Eskalheri patikatuik bat dugek bizpahiu dolau eh, kolektibitate eta duik batikak horrein, eh, barneik aldein eh, fuzion horren alde gaztuak, nahi baita gobernanz istoia eta bütset istoia eta, uh, eta holako, eta sozun aldetik ezteak edo Eta horrein nengutako galtzen gutuk eta eh, ho hoi balimada haitia, enetako uh, klarki raiten jat, hori nukusteko mani aduk, eh, meki meki hilengutuk, sendotuik hilengutuk mena hilengutuk. Hortan bururatzen da gure gauko kanpoko mintzaldia Gaiia segur ondoko asteta eta oraino oreino maingainian izanen dugula eta aipatuko dugula Eure Euskal Irrati hauetan argitasunen zabaltzeko Erran bezala informazioak zabalduak dira eta internet gunetan bereziki. Lugaldea izeneko autetxen kontseiluko web gunean atxemaiten HM ahalduzue Akadik egin aduen estudioa, larago ibat orri aldeko. Bai eta ere, prefeturako serbitxuen eta informazioak eta xeetasunak ere aurkituko duzue, gune berdinean haste merian. Amerian. Laiztan entzuleak.